Pour nous, au niveau de la biodiversité, on n'a jamais vu ça. Stéphane Mori et Galaldiko Ardouladou Nbadda, est-ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le monde Le monde mail-là, il y a des Inglaterra et Bretagne ont été à l'avenir et ont été à l'avenir. Cet été, on a trouvé des cadavres. On a alerté pour dire qu'on avait des cadavres et qu'il fallait les envoyer en analyse pour prévenir. Il y a rien qui a été fait et tout le monde se renvoie la balle. Personne, vraiment ase les cadavres. Personne ne veut euthanasier dignement les animaux. Servitzuane reaktsio ezaren haintzinean kexuda Stéphane Mori diakinez egoera okertu kudela udazkenuntan. Là, ça va, on a des vents sud, les cadavres y sont poussés au large. A la première tempête d'autonal, les cadavres qui flottent ou les oiseaux qui sont contaminés seront rabattus par les vents d'ouest sur le littoral. Egalaldiak estu gehiago edaz tiri kartatzen einen astetik, diadanik, sentroan direan irait Les recommandations, c'est de ne pas toucher un seul oiseau qui est sur le littoral à l'heure actuelle, mort ou vivant. Là, il faut rien faire. Dès qu'un animal s'est appelé la mairie, les maires, je les appelle à voir avec les services de l'État pour qu'ils mettent la pression, pour qu'il y ait quelque chose de mis en place pour les animaux.